Aujourd'hui, c'est le bal des gens bien Demoiselles, que vous êtes jolies Pas question de penser aux folies Les folies sont affaires de vos riens On n'oublie pas les belles manières On demande au papa s'il permet Et Camille il se méfie des gourmets Il vous passe la muselière. Vous permettez, monsieur, que j'emprunte votre fille. Et bien qu'il me sourie, moi je sens bien qu'il se méfie. Vous permettez, monsieur, nous promettons d'être sages. Comme vous l'étiez à notre âge Juste avant le mariage Bien qu'un mètre environ nous sépare Nous rouvons par de la violons On doit dire entre nous, on se marre Allez voir, ajuster leur lorgnon Vous permettez, monsieur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 d'amour dans nos mains qui s'étreignent Que des d'élan vers ton cœur dans le mien Le regard des parents s'il retient N'atteint pas la tendresse où l'on baigne Vous permettez, monsieur Que j'emprunte votre fille Et bien qu'il me sourie